Demission vun der Zepäi Aberhai, um Mikro de Jean Marino. <musik> Dëse Samschtig, 8. März, aus internationaler Fraen daach. Ausgeruuf och vun de Vereinten Nationen a experience in which the world will celebrate, a conference, a meeting for equality, equality, equality, freedom and development. In Luxembourg, de invite the Baha'i Luxembourg to the 4th of March, on Monday, March 20, March, to the Baha'i Center. And with Ms. Esther zana member of Informationsbüro vun bureau of the Baha'i in Luxembourg and engage a many foreign organizations in Frankreich studio Bonjour. Bonjour. Votre conférence porte le titre « femme le monde a besoin de vous, le savez -vous ». Le savez-vous C'est un titre un peu inattendu, un peu provocateur. Pourquoi l'avez-vous choisi Justement, pour que ça fasse réagir un peu. Nous espérons que beaucoup d'hommes et de femmes viendront à cette émission, à cette euh, conférence, pardon. Euh, en fait, nous l'avons choisi pour parler du thème de l'encouragement des femmes. Euh, très souvent, à l'occasion de la fête internationale de la femme, on parle des droits, on parle de l'égalité des droits. Euh, nous avons pensé à l'Association Bahá'í des femmes que maintenant, il s'agit de passer à une autre étape. Euh, il y a notamment en Europe beaucoup de droits à l'égalité de la femme avec l'homme. Mais il s'agit maintenant que euh, les femmes conquièrent leur liberté personnelle pas seulement un statut d'égalité juridique, mais qu'elles soient encouragées à euh, se lever dans la société pour prendre leur rôle pleinement. Beaucoup de femmes savent qu'elles ont le droit de travailler, qu'elles ont les mêmes droits que les hommes, mais elles, euh, elles portent en elles toute l'histoire de la soumission des femmes qui a duré pendant des siècles et des siècles, et certaines d'entre elles n'ont pas le courage véritablement de, de prendre leur place dans la société. Mais alors, est-ce que vous voulez dire que le monde a plus besoin des femmes que des hommes Écoutez, bien entendu, ce ne sera pas notre propos. Euh, les Baha'is travaillent pour l'unité à tous les niveaux de la société et du monde. Euh, donc pour nous, il s'agit de montrer plutôt que la société peut évoluer, l'humanité entière ne peut évoluer que si les hommes et les femmes ensemble évoluent ensemble se développe, ensemble crée des conditions meilleures pour plus de justice dans ce monde. Mais cependant, nous allons mettre l'accent sur le rôle des femmes parce que euh, il est démontré que la femme est tout de même la première éducatrice. C'est elle qui porte l'enfant et c'est elle qui, les premiers, dès les premiers jours, avant même la naissance d'ailleurs, mais dès les premiers jours de la naissance, va commencer ce travail d'éducation des enfants directement ou indirectement, c'est elle qui va avoir une très grande influence. Alors, de ce fait, elle a un rôle primordial, car c'est elle qui va préparer l'état d'esprit, la personnalité euh, de ceux qui seront les êtres humains de demain, hommes et femmes. Donc, elle a un rôle euh, déjà en tant que mère potentiel qui est très important de rappeler. Ensuite, euh, dans la société aujourd'hui, euh, il y a un besoin criant, de valeurs nouvelles pour que le monde puisse se développer vers plus de justice et plus d'équité pour construire la paix ensemble. Ces valeurs, les femmes les portent en elles, potentiellement. Elles n'ont pas eu l'occasion jusqu'à présent de véritablement les exprimer personnellement pleinement dans l'organisation des entreprises ou dans l'organisation des administrations ou de toute forme d'activité dans le monde, elles vont avoir de plus en plus l'occasion si elles, elles se prennent en main et qu'elles voient que les valeurs qu'elles portent en elles, je parle de valeurs de, de service, de compassion, d'écoute de l'autre, euh, de, de générosité, de bonté, de douceur, qui ne sont pas des valeurs qui ont été développées dans la société machiste qui, qui, que l'on a connu auparavant. Ces valeurs-là, elles peuvent maintenant les rendre beaucoup plus vivantes, même au sein des entreprises. Euh, Aujourd'hui, le monde fonctionne encore selon un schéma où c'est la prise de pouvoir et le rapport de force qui est déterminant. Euh, on se rend compte qu'on ne peut plus avancer sur cette base-là et qu'il n'est pas mauvais pour les hommes d'être ce qu'ils sont réellement d'ailleurs, des êtres capables de bonté, de générosité, d'écoute, de compassion. Et les femmes peuvent leur montrer ce chemin. Je veux pas dire que les hommes sont dépourvus de ces qualités, mais jusqu'à présent l'éducation qu'ils ont reçue et l'organisation du monde telle qu'elle a été ne leur a pas permis d'exprimer ces qualités. Alors je pense que le temps est venu pour les femmes, en tant qu'éducatrices, d'apprendre à leurs filles et à leurs euh, garçons qu'ils peuvent avoir ces qualités, qu'ils peuvent vivre avec, qu'ils peuvent avoir leur place dans la société en étant ce qu'ils sont, authentiques. Et les femmes, en tant que membres euh, d'une entreprise, de la société en général, peuvent également montrer que ces qualités sont les qualités dont le monde a besoin aujourd'hui pour évoluer. Je voudrais pour finir vous citer cette phrase d'Abdoul Baha. Aussi longtemps que les femmes seront empêchées de développer au maximum leurs facultés, les hommes ne pourront atteindre la grandeur qui pourrait être la leur. Merci vielmals. An des Konferenz, also meindisch den Oven, am Bahai-Center, Siewenzing leopold göbel an der Stadt, an der Dumerdauer. Mei Info, doriwa, hai am um Radio ARA 22, -22 oder um 44 22 -20.